Lorsque nous étions encore enfants Sur le chemin de bruyère Tout le long de la rivière On cueillait la Mirabelle Sous le nez des en rêves Anton, Ivo, Boris et moi Rebecca, la Johanna et moi Le dimanche pour aller danser On mettait tous nos souliers Dans le même panier Et pour pas les abîmer On allait tout baladier Anton, Ivo Boris et moi, Rebecca, la Johanna et moi Anton, Ivan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi Ça compliquait bien un peu la vie Trois garçons pour quatre filles, on était tous amoureux Toi de moi et moi de lui, lumière l'autre Rebecca pour la i et moi Dire qu'au moment de se marier On est tous allés chercher ailleurs ce que l'on avait apporté de notre main On a quitté les copains Anton I Bon Boris et moi Rebecca pour la et moi Anton I Boris et moi Rebecca Bola Johanna et moi Chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient un enfant Le monde a beau être grand, c'est à peine s'il contient Nos enfants et leurs parrains Anton, Ivan, Boris et moi Rebecca, Paula, Johanna et moi Sacha, Sonia, David et moi Dimitri, Yannick, Natacha et moi Sacha, Sonia, David et moi Dimitri, Yannick, Natacha et moi